Tu as Tu as Ye le impali C'est faux de... C'est du Poupounampu guitaroua Vous pouvez donner... fais moins un peu... Un peu de... de ah, t as, t as. Mais il y a, voilà, le, y a voilà, le piano voilà. qui est là qui peut nous donner un truc Voilà un, un, truc métronome. Allez, un métronome Vas-y Un métronome, un métronome Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la chaleureuse clientèle Bien sûr, bien sûr Oh salut <rire> Mesdames et messieurs, bonsoir Bémy Philippe <rire> Hachaud La serveuse Clémentine est demandait à la table 5 Oh le, up, C'est que la musique c'est juste du bruit C'est également des accords et des notes C'est une guitare ha Et c'est Vata Mombasa le professeur Attention, tout fait avec la tribu Jam dans le 6-10 wow. wow, wow, réel bah, euh, On continue, on continue C'est sur ça qu'on va vous dire merci Quel Et plaisir, pas. quel plaisir Quel plaisir, plaisir. c'était le 6-10 avec la tribu Jam Citez le spécial yes Avec Vata Mombasa Jam Et Jiseko Djane Hey Rendez-vous Yes CD Full, l'intégrale version C'est dimanche à partir de 10h Et c'est sûr Ah la famille, on finit avec ces notes de guitare là Merci, bon week-end, bonne fête de la toussa On vous aime très très fort Rendez-vous lundi, même heure, même punition On continue, on continue On est à 11h avec Benjamin Benjamin Zengenemadouine Mokhtar Willy de Noachorch <rire> Special dédicace Zengenemadouine On va saluer les auditeurs qu'on voit sur Facebook Vas-y vas-y Cher DJ Maison On va saluer et dire bonsoir naturellement à tous ceux qui viennent d'arriver Sur le Citi, sur Radio Jam, honnêtement Graciel en baille, salut à toi ma sœur, installe-toi maman Tim Khalil, comment va, mon père On laisse la lève ta main chérie, tu n'es pas seul Bien entendu avec les amis de l'ami Fajam Nachire qu'on salue au passage Stéphane Nioble, Nianso, merci d'être là dans la place des grands Habib Oboidi, salut à toi Stéphane Nioble également, on te salue respectueusement Bonsoir à Dulcarim Traoré yes, on est ensemble Ouais C'est un ressuscitage. Ressuscitage. Courant ou couper. Courant ou couper. Oh, yes, I... Tu vois bien. Merci, Avatar, mon bazar. Single. Bonjour, jeunes gens. Aujourd'hui, nous allons étudier la porte. Et nous verrons qu'elle est ouverte oh. ou fermée. Oh. Ouverte oh. ou fermée. Oh. Ou oh. Le 6-10. Mmh, C'était génial.